Réveil encore boré de la veille. Tu vois le même numéro qui m'appelle. J'ai rendez-vous avec un mec. Hein. Faut que je donne de la zipette. J'en ai marre de cette putain de vie de merde. J'suis sur le terrain toute la saison. Les cafons font la porte de la baraque. Ma mère m'a viré de la maison. J'passe prendre la bécane et ma et au café de la tête Un fils de pute me doit des sous, J'attends qu'il se manifeste. Au lieu de ça, sur un grand chez moi. Un vrai parasite, ça fait trois fois qu'il me casse les couilles pour que je donne de la cesse. Je bien ou quoi Tranquille, toi Ça va Ouais, c'est comment Comment ça, comment Je t'appelle, tu me réponds pas. Es comment chelou. ça T'es chelou, frère. Je t'ai demandé une pièce, on dirait que je t'ai demandé 10 kills. Tranquillement, frère, je vois comment tu parles. Calme-toi tranquille, frère, on va se capter, je t'envoie ça tranquillement. Tranquille. Je veux cacher un rendez-vous dans Paname. Un demi-lit est prêt pour le bolos C'est de la rue pour mes pâtes de bananes. Elle arrive direct planquée dans les bananes. Avant de partir à la sécu, on vit dans une sale époque. J'passe voir la fille que j baise, obligé de récupérer le Glock Lui, j'lui ai donné deux 3 fois, c'est 100 balles depuis 3 mois Et il a déjà eu du retard, et j'ai dû élever la voix Il a de la chance d'être un payeur, j'aurais niqué sa mère Mais avant de faire de la violence, on peut récupérer le salaire Oui mon frère Ouais alors Reda Oui mon frère, oui Ah frère Reda, tu te fous de ma gueule ou quoi, il est où mon argent Mais non frère, mais non, je t'ai dit attends juste quelques jours et c'est bon Mais ça fait deux mois tu me dis tous les jours j'attends Reda je suis en train de péter les plombs Paye-moi Reda Bref j'enchaîne direct j'ai pas le temps des mecs comme les gros j'en ai à l'appel Je lui donne et je récupère les faf Faf à la pompe de porte de la chapelle Je suis sur place je me pose en face J'allume une clope suis pas en place Cette nuit en plus j'ai fait un, un mauvais rêve temps. On a joué ma vie à pile une ou face Je vois un mec qui fait des allers-retours Et une meuf qui garde dans un golf, c'est moi qui fous, peut-être j'ai trop Rien qui me regarde et parle au téléphone. J'ai déjà vu ça dans un film, je crois bien que je suis parano. Des fois à cause d'un détail, y'a tout qui parano. J'vois Eda qui arrive, au feu rouge. Je donne une paix en un clin d'œil, je déjà sur le dos route. J'ai le sac à dos, je m'arrête à côté de lui Il baisse la vitre et je lui jette C'est un sale temps poto fait vite Aujourd'hui la vie je sais pas ce qu'elle mijote Y'a le rétro qui a mon oeil Je vois tout noir comme s'il y a 60 mecs Y'a ma tête qui me dit prends la fuite J'accélère et là c'est le noir total J'ai atterri, les condés m'ont tamponné, vite fait, bien fait. J'ai fini dans le cas cellulaire, les fils d'up m'ont mis à fleurir. Et j'ai pas dormi de la nuit, j'suis resté debout à fumer par la fenêtre. J'ai toujours pas comment j'ai fait pour en arriver là. Après demain, devais me barrer à Marbella. Ils ont pété ma bella et saisi ma villa. L'avocat va me casser le dos pour que j'me barre de là. Mais Mélix, sa mère, on reste fort. Dès que suis arrivé au bâtiment, premièrement, j'ai mis mon cœur au coffre-fort. Deuxièmement, va faire sa place. J'commence par prendre le lit d'en bas, c'est le co-détenu et fait le malin, nique sa race. Ouais j'm'en m'en bien ou quoi ah, putain je suis dégoûté quand j'ai appris la nouvelle pour What. Comment ils ont fait je me suis demandé tu faisais trouvé Des crédit Beaucoup de cash et peu de crédit Un peu de fumettes Un peu de Un peu de buvette Un peu de training Là maintenant va falloir t'y faire et faire belle et petit frère Car au placard ça va trop vite On passe du paradis à l'enfer Ne fais confiance qu'à la famille Je mon phone dans un paquet de pat' Mon fils de pute de codétenu parti chef du bar. Tout le plus qu'à vos chefs du bois Toutes le jure elle est au cachot Il fait très chaud et tu parles tout seul Y'a plein de bonhommes, molles billets qu'on perdu la boussole Frérot ici confie à personne Qu'on sort tes couilles ton pécule. mon entier Quand je éclaté, Je finir comme un Travaille ou pas, je t'arrance en contraire, laisse tomber moi, laisse tomber, mais toi là, mais comment ils t'ont remonté ma gueule Frérot, tu sais, je suis discret à mort, à part de trois têtes, personne ne sait nada, je suis rempli de parasites, ils m'ont pris un demi-litre, j'allais viser un égyptien qui s'appellerait maar attends, rendez-vous, c'était pas à porte de la chapelle Un mec au crâne-chauve, yeux clairs, pas la fronte, sous de l'oreille Dit que c'est partout, un pépé, quand il te ramène la paix Ce lui. fils de fute, il s'évapore pendant que les comptes c est es balai Je pète les plans sur la vie de ma mère, c'est lui y a Un gros sac qui pue de la gueule, que j'ai pété en boîte de nuit Il m'a pas lâché d'une semaine, il m'a appelé toute la semaine Ce fils de pute a payé cash, alors que je pensais qu'il était cul Oh putain le boittard J'ai seum Il a fait fermer des terres des gars, nous de des gars de Paname, des mecs de nantes, etc. Moi ce fils de putain Il okay. m'a battait en vente pâte, puis depuis trois, c'est devenu mon pote et pute naked, Je l'ai rentré dans le cercle familial Je vais présenter la dame, J'ai envie de lui faire du sang, j'ai envie lui il est ça de lui niquer ça de La donner ses pas d'enfance, la réalise n'est pas du tout grave C'est comme mes fils de pute, la même pukaff des poucaves. Faut qu'on lui montre bien que la rue c'est pas n'importe comment Ce gros bâtard il va payer l'excès de comportement Le fait qu'on soit en tôle il va le regretter fortement On va l'attraper puis l'attacher dans l'appartement Direct ma mère qui Ils ont pété ma femme, y'a la perte de sous, tu as la perte de time, je rêve de le manger ou bien de calacher j'irai peut-être m'enfoncer, ouais, mais je vais pas lâcher. Wow, quelle dingue cette histoire quand même frérot hey, chaque chose en son temps mon ref. Un jour avec le chef du bâtiment, on va se mettre en cellule ensemble. T'inquiète, je vais me okay. pencher, on va bien s'occuper de ça. T'es ah, un bon. La fuis, et nous, de te promenade terminée, on rentre C'était comme on le parlait. C'est bon, j'ai vu les potes. T'inquiète, le SS va nous ramener les entrecôtes. Et fils de pute. C'est bon, je t'ai fait rentrer ta plus ce soir, je te branche directement avec le mec. Assieds-toi et roulam Je sais bien que tu pètes un cap. On va se le faire mon rêve, c'est pas le métard qui va arranger les choses ça, ça, ça, ça. Tu veux demander la conduite En même temps tu veux le voir dans le coffre de la OG Ne laisse pas les nerfs prendre le poids sur ta cause Ouais Je veux le voir dans la fosse you, Je plus mes 4 grosses Le pire j'ai honte J'ai confiances Un dromadaire Derk qu avec 4 grosses Tu sais même dans mes rêves Je passe la porte du libérable y a Reda qui me tire le col Pour me ramener en cellule Ça fait 40 mois que je tourne La concu m'a mis aux archives Dans les pellicules de Stab, Je revois mes vacances au Maldives Mon frère reproche moi une bonne fois pour tout qu'on en finisse Je, je, je ce qu'il faut pour que ça soit propre et pas qu'on nous remonte Tu veux parler avec lui Tiens, on parle avec lui. Tiens, ça sonne. Voilà. Ouais, voilà, Ouais, allô, poteau ouais, Viens ou quoi Ouais, bien. frérot, je t'appelle par rapport à l'autre, là. Je suis en sens sa frérot. C'est un mec de chez toi, t'as capté Il a pas été carré, il nous a donné directement, Michael. Les bros, j'avais que directement. Je peux pas le laisser. Dis-moi, je paye ce qu'il faut, il faut que ça vienne déchirer toi, mec. on gueule. va le faire, on va le faire. Rien qui bouge, ça mon accord, zone quadrillée, tout le monde raccord, mon coin encore, je l'entends crier. Les diamants, Je pas encore. Ok, Bamos, ouais. y'a Brevatos, y'a Gromatos, on en gravé ouais. sur ouais. la Bastos. ta cosmacos, pas de taros, ouais. on te la rose et tout gratos. Soit en paix, je vais biper, ouais. sa grand-mère, faut qu'il paye sa tête, sa pâte avec Philippe okay. Équipier, équipé, non, on peut s'en occuper. Cette mortuaire, jazipé, sur pas son corps, RIP. cri c'est que chez moi ça démarre au car, je connais 2-3 Haïewan avec qui Je joue au poker à l'occasion. Mon petit peu baiser sa soeur. sais qui va souvent la voir pour voir si elle est pas seule, facile de lui mettre un traceur. Elle sait quoi J'ai les soutiens adéquats de quoi Et un des témoins je reçois. De quoi l'allumer, je déploie. Tout trois gars chez moi, dis-moi, le jour et l'endroit, j'ai de quoi régler mes conflits. D'habitude, faut payer plus. Impôt pour lui ce sera moi de Jeffrey. Oh, Allo oh, Reda. Ouais frérot. Ouais ça va ou quoi frérot Bien Ça va et toi Ouais tranquille. Je veux dire, il euh, y a des affaires là qui sont arrivées là. Ah cool. Ouais ouais donc vas-y on passe, hein, passe comme d'hab au café. Euh, je passerai ce soir ou demain, ça va Vas-y, c'est bon, direct. Vas-y, Vas-y salam frérot, salam. T'as dit quoi? J'ai une copie et un stick Faut que je te dise, je crois j'ai cramé l'appartement de sa pute. Mes potes connaissent tous ses potes. T'es mon ref, je veux pas que tu me payes. Et t'inquiète, ils balancé, ils vont tous prendre mes patins J'ai un zinc qui traite avec un zinc qui connaît tous ses zincs. Et comme d'habitude, avec une cuisse pour les blabons chelou. J'ai trop de vioches sur la sim. Mais j'ai déjà la carte sim. Avant de la carte sim, j'ai déjà copié tous les mêmes. Tout se passe bien, ils ont la bonne logistique. Tes potes, c'est pas du béton, il va se faire fumer comme un petit stick. T'es qui sort du bat 7, non ça Audi A7. Tu de pute, va regretter, t'as pas volé. Dans in onze assiettes Amigo Folle inique sa tante Même tout l'art du monde ne pourra pas acheter sa langue Et mon bébé tout est en place Demain ils vont se le faire Quand la parole devient but Mon rêve on répond par les textes T'es une balance et t'arrives pas à peser tes actes On te mettra du blond dans la cervelle Dans un silence de sourds on fait crier les arbres Tu remets l'épée sur la terre ferme T'as fait pleurer les miens, je vais faire pleurer les tiens gros 7,62 pour soigner ton syndrome Dans un silence de saut, on fait crier les arbres T'aurais dû tenir ta langue, gros, gros. Garde de mon frère, en effet Ce qui compte, c'est les faits. et on l'a fait Il est dans le fer Faire ses affaires sans se laisser faire une autre sphère Et rien n'y fait, c'est comme ça le frère Toujours fier J'espère que t'as le cœur soulagé La petite mère d'un sachet a fini comme promis